Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 12 janvier 2022. Voici les grands titres de cette édition le Président de la République a la latitude de suspendre ou de supprimer une ordonnance ministérielle comme il vient de le faire concernant les primes de dénonciation de la fraude. Il le fait à travers un décret. Éclairage dans juriste dans ce journal. Dans ce journal également, on revient sur l'état des lieux des bâtiments de l'Université du Burundi dans les campus et en dehors de ceux-ci. Ils sont très vétustes comme ont pu le constater nos reporters. Reportage à suivre. Et ce sera aussi l'occasion de parler des ressources de cette institution qui a également en son sein une régie des œuvres pour la réhabilitation de ces institutions. Et dans la chronique « Parlera sur moi » à la fin de ce journal, un chercheur en consolidation de la paix nous expliquera que la transposition de la parole religieuse en combat politique peut inciter à l'utilisation des, de, des messages de haine. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Issan Vous ratez l'essentiel Oh bonjour. Le chef de l'État a la latitude de suspendre ou de supprimer une ordonnance ministérielle à travers un décret présidentiel, fait remarquer Maître Salvatore Minani, après que le président de la République ait déclaré abroger les primes de dénonciation des fraudes. Ce juriste rappelle que la Constitution de la République du Burundi accorde au chef de l'État beaucoup de prérogatives, mais il nuance la loi adoptée par le Parlement suit la même procédure pour être révisée. Suivez Maître Salvatore Minani. Je rappelle que le chef de l'État, c'est le chef l'exécutif et le Parlement, c'est le pouvoir législatif. Le pouvoir exécutif est là pour prendre des décrets, évidemment, entre autres missions. Et, mais c'est le président de la République qui prend des décrets, tandis que le pouvoir législatif est compétent pour voter des lois. Lorsqu'il s'agit d'une loi, évidemment, qui a été votée par le pouvoir compétent, le pouvoir législatif, s'il faut... En amendement, s'il faut une annulation ou s'il faut tout simplement une rectification, il y a une procédure qui doit être suivie. D'abord, un décret, c'est de son pouvoir, c'est de sa compétence, le chef de l'État, je veux dire. Là, il peut le faire notamment pour ce que nous appelons les actes individuels. En décret de nomination, par exemple, il peut le révoquer, même verbalement, et plus tard, il peut prendre un autre décret pour l'annulation du précédent. C'est possible. Mais quand il s'agit de la loi, en bonne et due forme, c'est de la compétence du pouvoir législatif. Évidemment, au final, c'est le président de la République qui va promulguer la loi. Le chef de l'État, hiérarchiquement est supérieur au ministre, bien entendu. Si ces derniers ont pris des Des ordonnances qui ne sont pas conformes à la loi, il a la latitude de dire eh bien, ça, ce n'est pas vraiment conforme à la politique du gouvernement et donc ce n'est pas vraiment acceptable. Le président de la République, il a ses conseillers dans tous les domaines. Si donc ses conseillers ne se sont pas rendus compte de peur ou quoi que ce soit, mais que plus tard, Il y a cette possibilité de s'en rendre compte évidemment, et c'est le Président de la République qui a signé qui va adopter ou qui va prendre une autre mesure de la même catégorie qui change le précédent parce que celui-ci n'était pas conforme exactement à ce qu'il avait voulu faire. Maître Salvatore Minan. Et le maire de la ville de Bujumbura met en garde. Les citadins qui ne respectent pas les passages entretenus pour embellir la capitale et réduire les cas d'accident. Le commissaire de police Jimmy Hatungiman a parlé surtout de la passerelle érigée sur le boulevard de Luprona et d'autres endroits comme les boulevards où sont plantés des arbres et des fleurs. Les piétons qui ne veulent pas respecter les règles doivent être sanctionnés, a-t-il déclaré. C'est une des passerelles qui doit être bien entretenue et qui a coûté énormément beaucoup d'argent alors que nous avons d'autres projets pour faire passer des routes des échangeurs. Alors c'est vrai, les citoyens doivent être éduqués pour comprendre certaines choses, mais cette situation, ça rentre dans l'embellissement de la capitale. Alors, la Banque au bout est allée vite pour euh, mettre cet ouvrage là-bas pour éviter que les gens soient dérangés par les véhicules et à cause de beaucoup d'accidents qui se produisent, ça et là. Le boulevard du peuple Morundi, c'est un boulevard qui connaît chaque année des activités de plantation, de fleurs, des gazons, des arbres, etc. Alors, chaque année, on ne doit pas faire la même chose, on doit évoluer. Mais c'est bien dommage que quand même, les gens ont transformé les passages dans les gazons, dans les fleurs, pendant qu'il y a des passerelles, des petites pistes qui ont été érigées essentiellement pour les piétons. J'ai compris que pour que les gens puissent respecter la chose publique, il faut user la force en les faisant payer quelques amendes. En fait, nous, ce qui est important, ce ne sont pas des amendes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse respecter la chose publique, les lois et règlements du pays. Mais alors, celui-là qui voudra aller en dehors de ses recommandations ou de ses lois, nous, on va les faire punir. Jimmy Hatungimana, maire de la ville de Bujumbura. Multipliez les sites de collecte des recettes dans des coins reculés et cela, farme, euh, cela euh, figure parmi les priorités de l'Office burundais des recettes, comme l'a déclaré le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manelakiza, ce mercredi à Guitega, lors de la clôture d'une tournée qu'il a effectuée dans différents bureaux de l'OBR, dans différentes provinces. Écoutez plutôt Jean-Claude Manelakiza. Juste nous venons de faire et de visiter au nord, en commençant par Kayanza, puis Ngozi, Muyinga, uh, Changuzo, Luyigi. Et pour le moment, on est au centre Gitega. Il a été juste l'occasion de visiter et de s'assurer des conditions de vie ou de travail de nos équipes. Et à ce moment, on a pu remarquer des imperfections qui seront facilement résolues parce qu'elles ne sont pas très pertinentes. Surtout euh, dans le cadre des coins reculés où le contribuable n'a pas facilement accès. D'autres euh, imperfections euh, sont relatives à problèmes d'accès pour pouvoir visiter les, les, les points ou les sites de collecte des de recettes. Ça a été aussi l'occasion euh, de nous rappeler les différentes accusations aux gens qui collectent les fonds, les recettes pour l'auberge des différentes imperfections dont on est accusé. Ça a été également été l'occasion de se rassurer réellement des autres projets qu'on peut mettre en œuvre pour la, pour la promotion de la collecte des, des impôts et taxes. Jean-Claude Manelakiza, commissaire général de l'Office burundais des recettes, Aubert Et l'Agence de développement du Burundi, ADB, a octroyé 21 certificats d'éligibilité aux avantages du Code des investissements à hauteur de plus de 354 milliards de francs burundais avec une projection de 916 emplois au cours du premier semestre de la période 2021-2022. Présentant ce bilan semestriel lors d'un café de presse un mercredi, Désilé Moucharitse, directeur général de cette agence, a signalé que 74 certificats temporaires ont été délivrés. On fait le point avec Jean-Marie Mayong. Au cours de ce café de presse, le directeur général de l'agence de développement d'Ibondi Adeb, Désiré Mouchalitse, a précisé que 21 certificats d'éligibilité ont été octroyés et parmi ces 21 projets, 10 sont du secteur de l'industrie de transformation avec 60% du capital. 21 certificats d'éligibilité aux avantages du code des investissements ont été octroyés correspondant à un capital prévisionnel de 354 milliards 865 millions 847 713 francs burundais avec une projection de 916 emplois. Parmi ces 21 projets, 10 sont du secteur de l'industrie de transformation, avec un capital de 70% du capital prévisionnel total. Au cours de cette période, la DB a délivré 74 certificats temporaires de conformité aux engagements dans le cadre du code des investissements. Dans le cadre de ces 74 certificats, ces entreprises ont des Déjà investi plus de 170 milliards de francs burundais, rapporté au montant provisionnel de 379 milliards prévus, soit 44,83%. Sur les 4 748 emplois prévus, 2 327 emplois ont été créés, soit 49%. En ce qui est des investisseurs les étrangers, Désiré Mouchalitse signale que le Burundi est en arrière pour faciliter et cela est dû à la situation qu'a connue le pays depuis l'année 2015. À cause de la crise qu'on eu en 2015, nous avons reculé par rapport à l'indicateur du doing business, mais les efforts Sont en train d'être faits de la base au sommet, en commençant par son excellence, le président de la République, pour qu'on attire plus d'investissements au Burundi, en particulier d'investissements étrangers, pour que les investisseurs puissent venir au pays. Le directeur général de la DEB, Désiré Moucharitse, a annoncé que la DEB est dans une période de transition entre l'API et la DEB, et plusieurs activités seront enclenchées, dont une nouvelle structuration de la DEB, la continuité des chantiers, comme l'instauration d'un système d'enregistrement des sociétés en ligne Jean-Marie Mayong écoutez la différence Certains leaders des partis politiques agréés trouvent que pour pouvoir travailler en synergie, il y a des préalables comme le fait d'arriver à avoir une vision commune sur les intérêts du pays à l'étranger ainsi que le fait d'appliquer la loi de la même façon à tous. Il s'exprimait ce mardi dans un atelier organisé par le Forum des partis politiques sur la mobilisation des partis politiques à travailler en synergie. Le conférencier du jour les a appelés à dépasser les problèmes du passé pour bâtir l'avenir du pays. Dogitega, les précisions de notre correspondant Arthur Cavabouchi. Ces leaders des partis politiques agréés au Burundi, membres du forum permanent des partis politiques, trouvent que pour arriver à travailler en synergie, ils doivent dépasser certaines choses pour l'intérêt du pays. Pour Jean-Dodieu Moutawazi, président du parti Radebou, ils devraient échanger sur ce qui doit être défendu comme intérêt du pays à l'étranger, et le rendre sacré. En France, ils ont leur manière de concevoir la démocratie, mais quand il s'agit des relations extérieures, les intérêts de la France sont sauvegardés, que ce soit celui de la gauche ou de droite qui dirige le pays. Alors, nous autres, nous devrions d'abord définir les intérêts du Burundi à l'extérieur et que ce soit celui du SNDD, le FDD qui est au pouvoir, ou demain en autre, qu'il respecte cela. Le conférencier Abbé Doné Yibizi, trouvait que le forum permanent des partis politiques devrait faciliter dans la discussion et la mise en place de ce qui doit être considéré comme sacré pour le pays. Quant à l'honorable Kaver Tsoitonguye qui a représenté le parti sénel pour que cette synergie soit mise en place, il faut des préalables comme le fait d'appliquer de la même façon la loi à tous les partis politiques. Pour ce qui est de la synergie entre les partis politiques, ça ne peut pas avoir lieu si... Les membres n'ont pas encore fait un pas et pour cela il faut des préalables comme tous les partis sont sous une même législation. Il faut que la loi soit appliquée de la même manière à tous mais également il faut l'existence du respect des libertés politiques. Le conférencier a appelé les leaders des partis politiques à dépasser les problèmes du passé pour bâtir un meilleur avenir du pays. C'était la correspondance d'Arthur Kawabushi depuis Gitiga. L'école fondamentale Ngozi 4 et d'autres maisons des environs ainsi que bon nombre de champs de différentes cultures euh, sont menacés par un grand ravin. Des enseignants de cet établissement constatent que la menace pèse également sur les jeunes élèves qui font la récréation tout autour. L'Office burundais pour la protection de l'environnement et l'administration indique que ce problème est connu et que des solutions sont envisagées. La suite de dans ce journal, je vous l'avais dit, certains bâtiments de l'université du Burundi sont vétustes, d'autres sont presque abandonnés, notamment certains auditoires au campus Kiriri et au campus Kamenge. Les vitres du restaurant universitaire sont pour la plupart cassées. Mais à l'université du Burundi, il n'y a pas que des bâtiments au sein des campus de euh, l'université du Burundi qui reçoit au même titre que d'autres institutions de l'État, reçoit chaque année du budget général de l'État des subsides pour son fonctionnement. Et au sein de cette université, la Régie des œuvres universitaires jouissant d'une autonomie de gestion a entre autres mission de pouvoir à ses propres ressources et réhabiliter ses infrastructures. Mireille Cagnac. Nous référons sur les budgets de l'État de ces trois derniers exercices budgétaires, les frais d'entretien des bâtiments prévus pour l'exercice 2021-2022, sont de plus de 39 millions de francs burundais. Elles étaient d'un peu plus de 6 millions de francs burundais pour l'exercice 2020-2021 contre 18 millions de francs burundais pour l'exercice 2019-2020. Pour cette année, l'enveloppe allouée à l'Université du Burundi est de plus de 26 milliards de francs burundais. L'Université du Burundi dispose d'une régie des œuvres universitaires, jouissant d'une autonomie de gestion et régie par l'ordonnance ministérielle de novembre 2012. L'article 5 de ce texte précise qu'elle comprend six services et l'article 15 parle des ressources de cette régie. C'est notamment les donations budgétaires de l'État, les subventions des organisations de coopération, de la participation financière des étudiants au coût des services sociaux, du produit de la vente du matériel déclassé et réformé, de l'allocation des biens meubles et immeubles appartenant à l'Université du Burundi. Et certains bâtiments de, de l'université qui sont également en dehors des campus sont également vétustes. Des bâtiments visités par nos confrères ce mercredi dans les zones de Giza et Rohero abritent certains services et d'autres ne sont pas usuels. Jean d'Audieu, Irakotsi. Les bâtiments de l'université du visités ce mercredi et six en dehors des campus sont classés dans deux catégories principales, à savoir ceux dans lesquels se déroulent des activités et ceux servant d'habitation. Parmi les premiers, c'est c'est-à-dire ceux dans lesquels se déroulent différentes activités, nous sommes passés au service des ateliers de l'Université du Burundi, six en zone Buiza en face du boulevard du peuple murundi. Il s'observe que ce bâtiment est en vieil état. Selon les sources recueillies sur place, cet atelier reçoit pour fabrication et ou réparation, en ce moment, les seuls immeubles de l'Université du Burundi. Sont également sis en cet endroit le garage et l'église qui payent, les frais de localité à l'université pour les mêmes sources recueillies sur place. Nous avons également visité les bâtiments sis en zone l'Oreiro, notamment le bistrot-bar modèle Chez Gérard, jadis appelé cercle universitaire, un bistrot qui se porte bien en ce moment. Au boulevard de Luprona se trouve un bâtiment nouvellement entretenu et occupé par une association comme nous l'avons constaté. Nous sommes passés en fait là où se trouvent les maisons qui servent d'habitation, également en zone Erohero, en face du campus Mutanga et de l'avenue de l'UNESCO. Ces habitations sont relativement moyennement entretenues dans l'ensemble. Parmi ces bâtiments, certains sont loués et d'autres restent inoccupés, en témoignent les herbes déjà poussées devant ces habitations. Parle, rassure-moi La transposition de la parole religieuse en combat politique peut inciter à l'utilisation des messages haineux. Le chercheur en consolidation de la paix d'Ismas Naikenguru Kie explique cela par la qualification d'un groupe quelconque de gens comme des marginois en s'appuyant sur les versets bibliques ou coraniques. Et selon son chercheur, cela déroute les fidèles ou les membres d'un groupe quelconque. Ornella Les prédicateurs peuvent utiliser la parole de Dieu et ou le sacré juste pour leur fin en montrant que ceux qui ne se conforment pas à eux pêche contre Dieu. Le chercheur en consolidation de la paix, Dismas Ndaikengulkie, précise que dans ce cas, la parole de Dieu est utilisée pour diviser les gens. Des fois, les prédicateurs ou Toutes autres personnes à qui la parole est donnée pour s'exprimer dans des églises ou dans des mosquées, ils prennent la parole d'autres, juste pour habiller leurs messages. Ils ont l'intention de s'adresser à leurs adversaires, mais pour ne pas paraître aussi cruels, ils choisissent d'utiliser la parole d'autres juste pour dénigrer l'autre, pour que leurs adeptes leur prennent comme des inspiré d'Odie. Les conséquences sont que les gens qui écoutent ces prédicateurs, ils n'ont pas la capacité de distinguer les intentions propres de l'orateur ou du prédicateur et la parole inspirée d'Odie. Cette transposition de la parole religieuse en combat politique se base souvent sur des messages haineux, ce qui incite alors à sa prolifération. Ils choisissent d'utiliser la parole d'Odie juste pour habiller. Euh, leurs messages de haine, des fois, euh, ou bien pour inciter leurs adeptes, soit de faire du mal à leurs adversaires, ou juste pour euh, se considérer comme étant les seuls qui sont près de Dieu et les autres comme des ennemis de Dieu, ce qui euh, motive euh, les uns ou les autres à commettre des actes de violence euh, aux autres. Il les prédicateurs à éviter de dérouter les fidèles. Mon appel s'adresse principalement aux leaders religieux, même politiques, parce qu'on a des fois des leaders politiques qui sont invités pour s'exprimer dans des assemblées des églises. Mon message est pour eux d'essayer d'utiliser l'opportunité qui leur est donnée juste pour donner des messages de réconciliation, des messages de paix aux adeptes, aux peuples bourondais. Dismas Ndaikengour insiste à ce que les leaders religieux ou politiques doivent plutôt utiliser le moment idéal pour prêcher la bonne nouvelle en encourageant le peuple à la cohabitation pacifique Merci Ornella Mucho. C'est sur cette chronique que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à réaliser ce journal. Au micro Jean Bosco, nous y m'en a passé un très bon après-midi.